Le Club. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Le Club, un podcast des médiathèques de Quimper, Bretagne Occidentale. Marine au micro, aujourd'hui, je suis en compagnie de Samuel, bonjour de Mywen, bonjour et pour son premier podcast, applaudissez Stéphane. Bonjour Eh bien super, donc on est là tous les quatre euh, pour parler de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a aimé ou pas. Il euh, y aura peut-être du fight dans le dernier podcast, on s'est fighté sur euh, Andorre, on n'était pas d'accord. Euh, et puis bah on fait ça le, le temps qu'on veut. Donc euh, le club, c'est maintenant Si vous voulez, je peux commencer par un film que j'ai vu au cinéma dernièrement qui s'appelle Arco. Euh, c'est un film d'animation de Hugo Bienvenu, qui est euh, connu parce qu'il est auteur de bande dessinée aussi et euh, donc le film on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Arco et qui vit dans un futur assez lointain assez euh, idyllique et dans ce futur là les gens ont la capacité de voyager dans le temps euh, pour ça ils ont une cape euh, arc-en-ciel et un petit diamant <rire> et euh, lui malheureusement il est trop jeune encore pour faire ce voyage là donc euh, sa famille lui dit non tu dois attendre etc et euh, malgré tout parce qu'il a envie d'aller voir des dinosaures, il va prendre cette cape et partir. Sauf qu'il va perdre le contrôle, et il va se retrouver euh, dans un futur plus proche du nôtre, donc en 2075, où il va faire la connaissance d'une petite fille qui s'appelle Iris. Et elle va l'aider à essayer de retourner chez lui. Donc c'est vraiment une, une belle histoire d'amitié. On va avoir trois adultes un peu étranges, qui sont un peu les antagonistes, mais les antagonistes, vous verrez, dans, enfin, si vous le voyez, qui font un peu étrange au début mais qu'en fait ils sont un peu attachants et, euh, et en fait c'est enfin ce qui fait Hugo bienvenue de manière générale il y a toujours une recherche sur euh, sur les robots sur qu'est-ce qu'on en fait etc. et donc on retrouve dans euh, le futur qui nous est proche toute cette euh, réflexion là Iris par exemple ben elle vit avec son petit frère avec un robot qui s'appelle Mickey donc c'est un peu leur euh, maman artificielle on va dire parce que leurs parents travaillent loin donc on voit vraiment aussi elle elle euh, elle s'attache vite à Arco parce qu'elle en fait, s'ennuie dans sa vie avec ses parents soit à côté donc ils partent vraiment à l'aventure tous les deux et c'est, enfin, vous savez si vous écoutez d'autres podcasts que j'adore les films d'animation donc celui-ci, forcément quand je l'ai vu j'étais obligé d'y aller et comme j'aime beaucoup le travail, ouais, Dugo, bienvenue en plus, je me suis dit bah voilà c'était l'occasion et aussi à la fin, il y a une chanson euh, dans la BO de November Ultra que moi j'aime beaucoup aussi donc voilà, c'était vraiment un, un package complet pour que j'apprécie ce film un cap par ciel et dinosaure, plus animation voilà, et november fait... ultra c'est il a décidé de mettre tout pour récupérer voilà, les samuel ou il met toutes au... les coches ouais. en fait pour pour que ça marche est arco est mon ami en fait donc voilà il c'est marco c'est toi c'est pas... voilà, arco c'est toi il y a pas de souci ouais. mais oui c'était un super film donc euh, je pense qu'on l'aura quand il sera sorti en DVD donc vous aurez l'occasion de le découvrir alors moi je peux prendre la place de Jérôme que jérôme n'est pas autour de cette table cette semaine euh, mais si vous avez écouté nos deux podcasts précédents avec euh, notre cher collègue vous savez que jérôme arrive toujours avec des recommandations extrêmement joyeuses et euh, pleines de euh, plein de rire de joie de voilà hein. et donc je pense qu'il m'a contaminé puisque je me suis fait une grosse session film d'horreur livre d'horreur ouais. et donc j'ai ces derniers mois j'ai vu plein de trucs hyper glauques mais hyper bien donc voilà je vais prendre la place de jérôme il sera content voilà il laisse des traces Euh, je me suis fait un cycle Mike Flanagan donc c'est un réalisateur américain et il est assez connu euh, donc avant ces grandes séries qui sont passées sur Netflix il était pas mal connu pour des, fi des premiers films d'horreur il y avait Ouija qui avait très bien marché Dr Sleep euh, une adaptation de Stephen King euh, qu'il avait coécrit avec Stephen King et ensuite euh, Netflix lui a confié une série de un show sur euh, Netflix et donc, il nous a adapté plein de trucs et c'était trop bien. Alors, il a d'abord fait un, un diptyque qui s'appelle « The Hauntings ». Donc, il y a deux séries à l'intérieur. « The Hunting of Hill House », qui est vaguement adapté du roman du même nom de Charlotte Jackson, qui est un roman que je suis en train de lire et qui est très bien, même si très, très, très différent de, de la série. Et ensuite, il a fait « The Haunting of Bly Manor ». Donc, il y en a un qui se passe aux États-Unis, l'autre en Angleterre. Et « Bly Manor », c'est une réécriture inspirée du tour des crew « Henry James ». Alors ces deux-là, ils font peur. Vraiment, clairement, si vous êtes un peu flippaté, que vous avez peur de vous retrouver dans le noir, c'est pas pour vous. C'est très angoissant et ça joue beaucoup sur pas mal de choses. Et moi ce que j'aime personnellement chez Flanagan, alors outre que c'est très bien filmé, c'est vraiment très beau, on n'a pas de jumpscare inutile, quand il y a du jumpscare c'est le personnage qui a peur et donc nous pas ricocher, le jump jumpscare est toujours adressé au personnage et pas au, au spectateur et ça c'est quelque chose que j'aime bien, je trouve que c'est une différence dans le jumpscare euh, qui est bien ciblé euh, voilà on est en empathie avec le personnage donc on a peur. Et euh, donc c'est très bien filmé, les acteurs sont souvent les mêmes, il a une petite marotte, il reprend les mêmes acteurs pour jouer dans toutes ces séries, ce qui donne un côté euh, ultra riche, parce qu'on voit des acteurs jouer des rôles extrêmement différents, et ils sont aussi bons dans chacun des rôles. Euh, et surtout, c'est que pour moi, je trouve que les films, alors en particulier ces deux séries-là qui sont des séries de fantômes, avec des fantômes et des esprits, c'est pour parodier euh, enfin pour euh, paraphraser euh, plutôt euh, Guillermo del Toro, c'est pas un film de fantômes mais c'est un film avec des fantômes dedans. Parce que je trouve que les fantômes euh, représentent toujours des caractéristiques humaines. Euh, Hill House, c'est une un grand une grande série autour de la dépression et de la maladie mentale. Vraiment, faut le voir comme euh, comme une, une, une mise en abîme, une métaphore de la maladie mentale et c'est très très très très très efficace. Et Bly Manor, c'est beaucoup autour de la culpabilité. Euh, beaucoup le poids de la culpabilité comporte qu et qui se répercute donc ces deux séries là je les recommande énormément, j'ai aussi vu euh, euh, Midnight Mass donc je crois qu'en français le titre c'est Sermon de minuit les deux autres ça s'appelle euh, Bly Manor et Helaos, il n'y a pas d'autre titre euh, les Sermons de minuit c'est un peu différent on est plutôt dans un thématique autour de la religion et ce sont pas des fantômes Après, c'est compliqué d'en dire trop sur les, les films de Flanagan, parce qu'il y a beaucoup de, de ressorts narratifs qui se déconstruisent si on en parle. Donc euh, voilà, je faut que je juste vous incite à les regarder. Mais euh, voilà, je trouve que ça fait moins peur que Hill House et Bly Manor. On n'est pas sur les mêmes ressorts. Ou alors, personnellement, je suis moins sensible à cette imagerie-là, qui est plus du monstre, plus une, image, une imagerie monstrueuse. Et la dernière série que j'ai vue et qui a vraiment été un gros gros gros coup de cœur, c'est La chute de la maison Usher. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas, connaissent euh, La chute de la maison Usher, c'est à la base une nouvelle d'Edgar Poe qui est euh, publiée dans le recueil sur les nouvelles histoires fantastiques. Et ce que fait Flanagan, c'est une adaptation un peu euh, Alors, j'ai pas envie de dire littérale, mais oui, il y a quelque chose comme ça, la maison Usher, c'est la famille Usher, la chute de la famille Usher parce que ça c'est pas trop euh, Ce n'est pas un spoiler, puisqu'on qu'on sait dès les premières minutes, euh, il reste plus qu'une personne de la famille Usher. Tous les enfants sont morts, les uns à la suite des autres, en l'espace de 15 jours. Voilà Ça vous donne un peu le ton de la série, ça va être un peu glauque. Et Ce que j'ai vraiment aimé, au-delà du fait que les acteurs sont géniaux, que c'est extrêmement bien filmé, c'est que Flanagan reprend toutes les nouvelles de ce recueil d'Edgar Poe euh, et les réinterprète. Chaque épisode est un titre d'une nouvelle et parle de la nouvelle en même temps que ça s'insère dans la famille Usher. Euh, et tous les poèmes cités dans la série sont des poèmes d'Edgar Poe, donc c'est vraiment si vous aimez Edgar Poe, c'est pas une adaptation littérale, c'est jamais du littéral ce que fait euh, euh, ce que fait Flanagan, mais vraiment ça vaut le détour et euh, elle est moins flippante je trouve que Inhouse et Bly Manor, mais elle a ses bons moments de, de malaise et d'angoisse, c'est vraiment euh, voilà on découvre des personnages qui sont assez détestables, tous d'une façon générale D'une façon générale, chez Flanagan, il n'y a pas grand monde qu'on aime bien. Mais ça marche très très bien, avec beaucoup d'empathie. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le cinéma de Flanagan, je vous encourage. Moi, j'y ai trouvé énormément de choses, énormément de sous-textes, de, de choses à voir. Et il prépare une adaptation avec Stephen King lui-même. Ils sont en train d'écrire une série en huit épisodes sur Carrie, un personnage bien connu de Stephen King. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a moyen que ça soit très beau. Voilà. Tu vois, moi qui n'aime pas les films d'horreur, ça me donne envie de voir celui sur peau, tu vois. Ah, c'est vraiment bien. Ouais. Et pour le coup, je trouve que... pour avoir tout vu, et après, ça dépend vraiment de son niveau de sensibilité à l'horreur parce que euh, je connais des gens qui les fantômes ça leur fait pas grand chose par contre les zombies c'est pas possible moi les zombies ça me fait pas grand chose par contre les fantômes ça marche très très bien sur moi je pense que c'est très mental en fait c'est des peurs qui sont très intimes mmh. fondamentalement l'horreur joue avec des peurs très intimes et Flanagan le fait très très bien puisqu'en plus il joue avec les peurs intimes de ses personnages donc euh, vraiment il fait des miroirs entre spectateurs et, et personnages mais je trouve que la maison Usher ça peut être un peu gore par moments Euh, tu peux avoir des choses un peu gore des jumpsker euh, qui sont assez euh, assez violent euh, à se prendre mais les personnages le vivent avec toi donc c'est un peu tu compatis un peu euh, mais pour le coup je trouve que ça c'est pas celle qui fait le plus peur donc euh, c'est une bonne série par laquelle commencé je trouve le travail de flanagan c'est un bond entre deux entre entre, ouais, entre Hill House et Bly Manor qui sont vraiment, euh, le pire étant Hill House, je crois que le plus malaisant et le plus angoissant moi Hill House ça m'est resté des semaines collée à la peau en, avec un espèce de malaise mais c'est... quelle hein. horreur <rire> <rire> non, moi je peux pas l'horreur ça me terrorise Alors que My est habillée tout en noir à longueur de journée et que son costume préféré c'est le costume gothique. Non mais va m'expliquer ça à My je, je voilà, j'ai un peu de mal. Mais je peux pas. <rire> je peux pas du tout. Non, non je suis terrorisée et je pense que je peux pas avoir dix minutes sans après me barrer en disant non non, c'est je peux pas au secours. <rire> Donc ça a l'air vraiment chouette mais je le regarderai pas. <rire> je pense que j'en suis pas capable. Euh, moi, je peux continuer avec de la fantaisie. On part sur quelque chose de beaucoup plus mignon. <rire> <Voilà>. <rire> oh, ça va, ça va. Euh, on va partir sur euh, « Là où les étoiles filantes tombent ». de alors Je suis désolée, je vais sûrement écorcher son nom, de Manmoul San, 5. <rire> C'est euh, un, web, un webtoon à la base qui a été publié en papier. Euh, C'est une histoire qui est un peu étrange et qui est assez belle. donc On, on est dans un monde où, lorsqu'une étoile filante tombe, Euh, en fait c'est une sorcière qui arrive sur le monde, sauf qu'en fait quand une sorcière disparaît, bah, une étoile filante arrive et une nouvelle sorcière arrive. Les sorcières sont associées à des chats, donc normalement quand elles arrivent sur, sur Terre, elles ont un chat euh, qui les retrouve et à qui elles vont être liées. Et donc on suit Effie, c'est la 77 e sorcière à tomber sur euh, Terre, et euh, le problème c'est qu'elle n'a aucun chat. Euh, donc il y a un petit chat, Bibi, qui va la rejoindre, et, euh, et lui il est associé à une sorcière qui a disparu. Et donc ils vont s'associer, lui parce qu'il veut retrouver sa sorcière, euh, donc il attend en fait qu'elle se réincarne et de retrouver son étoile filante, et elle parce que bah, elle n'a pas de chat. Et, euh, et l'histoire elle est assez... alors on essaye de suivre un peu dans ce monde où on ne connaît rien, et euh, l'auteur fait pas, ou l'autrice prend pas la peine de nous expliquer comment fonctionne ce monde, on suit juste le fil... Et l'histoire est assez euh, triste parce qu'en fait on parle, enfin triste, elle est assez belle parce qu'en fait on parle du sentiment de cette jeune fille qui est arrivée sur cette planète en étant sorcière. En réalité elle sait pas ce qu'elle fait là, elle comprend pas pourquoi elle elle a pas de chat et pourquoi en fait d'une certaine manière elle est cassée, enfin elle est mal faite. Euh, de ce chat qui semble être en deuil, qui la suit partout en même temps qu'il la rejette parce que lui il voudrait trouver sa sorcière. Et, euh, et du coup on a ces deux sentiments qui se mêlent et petit à petit donc là on arrive arrivé au troisième tome Euh, on sent que petit à petit on a des personnages qui ben on va dire cristallisent des des douleurs des cicatrices et petit à petit je trouve le l'histoire devient un peu euh, ouais de plus en plus euh, douceureuse on va dire mais par contre le dessin est absolument superbe donc moi j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se passer ensuite c'est un le même le livre en tant qu'objet il est il est beau j'attache pas mal d'importance à ça donc euh, je recommande les couvertures sont absolument somptueuses et euh, on est tout en couleur un peu pastel voilà au niveau de pour ceux qui aiment les bd pastels <rire> Toi, tu l'as lu marine aussi ou pas euh, mywen vient de me passer les tomes' donc euh, voilà j'en ai trois de retard mais ça serait ma non, prochaine est lecture qu'elle qu les lise c'est tout ça que c'est très chouette et comme tu dis t as, t as, tu découvres au fur et à mesure parfois tu dis bah j'ai pas compris et puis oui. c'est pas grave bah, je vais comprendre plus tard au fur et à mesure essayer de détricoter un peu tout ce qui est toutes les infos qui sont amenées au fur et à mesure donc ouais. c'était une chouette découverte J'aime bien comment tu essayes de glisser du mignon dans mes lectures horrifiques. Genre, vas-y, lis ça, oui, il y a des paillettes. C'est mignon parce que le dessin est mignon, mais en fait, je trouve que au fur et à mesure des histoires, euh, donc ça commence sur du mignon et petit à petit, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, je trouve. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est un petit coup de cœur. <rire> eh bien, moi, je voudrais pas conseiller même trop vite euh, de l'horrifique, <rire> de l'horreur. Et en même temps... Merci euh, de me soutenir, euh, Stéphane. Euh, J'ai choisi une forme... Euh, qui est qui a en apparence millions millions donc je vais vous parler d'un ouais. album BD qui s'appelle Binice the Trees where nobody sees de Patrick Horvat donc c'est américain euh, c'est sorti en début d'année je crois et euh, ça ne m'étonnerait pas que ça figure dans plusieurs top BD de l'année 2025. Le principe eh bien, est bien c'est une bande dessinée qui euh, joue sur euh une apparence d'album pour enfants. Les personnages sont des animaux anthropomorphiques. Donc voilà, il y a un ours, un rat, un raton laveur, etc. Ce sont les personnages de cette histoire qui se déroule dans une petite ville américaine, bien tranquille, une petite ville rurale. Et en fait, cette communauté abrite un tueur en série qui a la délicatesse de mener ses opérations habituelles hors de cette communauté à la grande ville et donc euh, il mène une petite vie peeper il a une couverture et il s'est arrangé pour que être bien tranquille et protéger sa communauté et un jour tout dérape parce que un assassinat sanglant est euh, opéré dans cette petite ville et donc il s'en inquiète ce tueur en série parce que ça va euh, perturber déjà la, la vie locale et peut-être euh, le euh, l'amener à être euh, en fait découvert en fait donc il va mener son enquête pour savoir qu'est ce qui se passe euh, vraiment euh, c'est assez curieux parce qu'en fait on va se retrouver presque en empathie avec un pein tueur en série en fait 1 et on est, on est presque on est mal pour lui, en fait. On verrait qu'il qu qu puisse continuer à mener sa vie bien tranquille. Euh, donc C'est assez pervers. C'est une des grandes qualités de, de cette bande dessinée. Euh, donc Il y a du gore, hein, parce qu'il y a aussi cette, y a des scènes très explicites. Ceci dit, comme l'ensemble des couleurs est plutôt euh, pastel, on vous épargnera <rire> le rouge et le hémoglobine euh, dans, sa, dans sa splendeur. Hein. Ça va être un peu plus... Euh, un peu plus lisse. Euh, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce cet album. Je vais pas dévoiler, euh, évidemment, la fin. Euh, donc, c'était le, pr le premier roman graphique de Patrick Horvat. Et il est à peu près sûr qu'ils vont en sortir une suite, parce que je crois que ça a très très, très, très bien marché. Okay. Je recommande vivement aussi. pour les amateurs de Petit Ours Brun qui voudraient que ça dérape dans un univers <rire> beaucoup plus euh, dérangeant. Voilà. Alors j'ai emprunté la BD. Donc là tu me donnes encore plus envie de le lire tout de suite euh, quand je rentre à la maison. Et en fait, il est aussi sur Webtoon, alors sur le Webtoon euh, américain parce que moi je je pensais suis... aussi sur le français, merci. Oui. Parce que moi je suis calibrée sur l'américain, mais il est aussi sur Webtoon en épisode et c'est vrai que ça donnait hyper envie. Les dessins on dirait Winnie l'ourson quoi. C'est ça. Et au départ ouais. tu disais ah, c'est tout mignon puis après <rire> après non, <rire> ça a et pas ai l'air mignon. C'est une très très chouette BD. Je suis d'accord avec toi. <rire> mais même la couverture à ouais. l'appareil mignonne comme ça puis si on si creuse on... euh des <rire> détails plus, plus, voilà euh, regarde un précisément sur un des détails de la de la couverture oui effectivement euh, un personnage traîne un sac euh, qui pourrait être en s'engluant en tout cas il y a des gouttes qui s'en échappent c'est assez discret il a l'air de tenir une pelle temps, aussi voilà. <rire> ça donne un deuxième euh, un un petit indicateur. indice c'est Winnie l'ourson qui a vrillé c'est Non mais j'ai le titre de, du podcast de ça, c'est euh, voilà, du pastel et du gore, <rire> magnifique, ah, <c> est <rire> on bien. est sur une bonne thématique. Et eh ben je vais continuer avec l'étrange, le bizarre et le gore, mywen tiens bon, tiens bon. score secours. <rire> Peut-être Samuel rattrape, voilà. Non non, j'en ai une rattrape aussi, qui peut, <rire> qui peut coller à la thématique, il n'y a pas non de soucis. <rire> bon, désolé si vous vouliez un épisode paillettes pour cette fois-ci, ça sera l'épisode prochain, hein, non, on Non, je promets. vais rajouter des paillettes dans, <rire> dans ce podcast. Oui. <rire> Euh, moi j'ai écouté alors en version audio deux romans, euh, deux romans de policiers d'un japonais qui s'appelle Uketsu. Alors c'est un peu particulier, j'ai pris ces romans juste parce que la, le, le résumé m'avait fortement attiré et c'est une fois que j'ai écouté le premier que je suis allé regarder qui est, qui avait écrit ce truc un peu barré et que j'ai enchaîné avec le deuxième et grand plaisir. Donc Uketsu, c'est un, un à la base c'est un youtubeur euh, japonais qui raconte des histoires euh, sur YouTube. Et alors euh, chose un peu euh, particulière, c'est que euh, si vous allez voir sa photo, ce que je n'avais pas fait au départ. Euh, comment dire, il est vêtu d'il est vêtu d'une combinaison euh, entière, euh, alors c'est produit latex, ça doit être du synthétique mais on voit pas son corps et il a un espèce de masque blanc en papier mâché sur la figure. Voilà, c'est l'univers japonais, ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Et donc les deux les deux livres, Strange Houses et Strange Pictures, c'est les mêmes titres en français, ça a été traduit comme ça. Euh, en français, c'est Strange Pictures qui est sorti d'abord et Strange Houses qui vient de sortir, qu'on vient d'acheter à la médiathèque. Mais chronologiquement, c'est l'inverse dans les publications. Et je trouve que ça se sent quand on lit les deux à la suite. Euh, je trouve que Strange Pictures est un peu mieux que Strange Houses, même si j'ai beaucoup aimé. Donc euh, pour faire très très simple, le pitch de Strange Pictures, il euh, y a plusieurs histoires qui vont s'en mêler, euh, une, une, une professeure de psychologie qui explique euh, un dessin d'une petite fille qui a tué sa maman, Voilà, ça vous met dans l'ambiance directe. Le deuxième, c'est deux étudiants en architecture qui tombent sur un blog qui semble en apparence assez léger, un blog de quelqu'un qui raconte sa vie. Il lui arrive un drame. Donc voilà, c'est un blog qui s'arrête parce que la vie a fait que la personne n'est plus en, en mesure de tenir ce blog. Et un des deux étudiants lui dit « Regarde, il y a des choses très très étranges. » Et effectivement, il y a des choses très très étranges dans ce blog. Euh, une maman et son petit garçon. Et évidemment, il y a plein de choses qui vont s'emmêler à travers de dessin, parce que tout part de trois dessins euh, qui euh, re qui recèlent des mystères. Donc c'est très c'est du soft horror. Donc c'est vraiment du policier avant tout, mais il y a vraiment un côté soft horror, une espèce de malaise ambiant avec on se dit qu'il y a des choses cachées. En fait, c'est surtout le côté des secrets parfois gore cachés derrière des choses très anodines, un dessin d'enfant, un dessin et c'est ça qui fait le malaise et je pense que c'est aussi euh... Euh, c'est un genre qui doit être assez propre à la culture japonaise euh, cette espèce d'horreur un peu euh, diffuse dans dans des films ou dans des récits et la deuxième la deuxième histoire Strange Houses c'est on retrouve un des personnages qui était à l'époque euh, étudiant en architecture maintenant qui est plus âgé qui est architecte et un de ses amis arrive avec un plan étrange d'une maison un, un plan détaillé et il y a une pièce qui semble un espace en tout cas dans le plan qui semble incongru et euh, Kiriara qui est le personnage de l'architecte a une idée un peu saugrenue sur le pourquoi du comment cet espace existe. Bon, il se trouve que a un peu raison parce qu'il est assez intelligent Kiriara donc euh, on a toute cette histoire et vraiment même si c'est spécial Strange Houses les deux derniers chapitres. Bon, moi ça m'a mis dans un espèce de malaise en disant oh, mon dieu, ah oh, mon dieu, je sens le truc venir gros comme une maison et puis quand ça nous tombe sur le coin du museau, on fait, ah Voilà, c'est euh, mais c'est très prenant, c'est assez court. Ce sont des romans de 250 pages, vraiment pas très très long mais c'est très bien. Il y a quatre ou cinq chapitres à chaque fois, donc c'est plutôt des gros des gros blocs qui racontent en eux-mêmes des histoires, mais mis ensemble, ça fait encore une autre histoire. Et euh, si vous aimez les polars un peu étranges, un peu originaux, si vous aimez la culture japonaise, et si vous avez une tendance à aimer un peu tout ce qui est glauque et qui fait un peu peur, et ben allez-y, c'est vraiment très très bon. Ça donne envie. C'est comme à chaque euh, à la fin de chaque podcast notre pile à lire elle s'allonge, c'est horrible. Sauf pour My oui. Non là pour le moment, j'avoue que <rire> si si Sauf veux... peut-être le film là du début, là voilà, <rire> je, peu. voilà. si je peux continuer dans quelque chose qui est un petit peu enfin euh, un peu fantastique, c'est Something is Killing the Children de James Tynion. C'est euh, un enfin une série de comics qu'on a à la médiathèque pour l'instant, on est à 8 tomes et euh, en gros on suit une jeune femme qui euh, débarque dans des petites villes généralement où des enfants euh, disparaissent euh, donc euh, au début on sait pas trop pourquoi euh, ces enfants euh, bah, ils sont introuvables et assez rapidement on va se rendre compte que euh, bah, en fait le monde est peuplé de monstres qui euh, sont uniquement visibles par les enfants et euh, par cette jeune femme qui fait partie d'une organisation un peu plus grande qui justement s'occupe de tuer les monstres que personne ne se rende compte qu'ils existent et éventuellement effacer les traces euh, bah, si euh, des gens se rendent compte euh, bah, que, que ces créatures fantastiques arrivent. donc c'est à dire tuer les gens éventuellement qui étaient là parce que ce sont des témoins etc'est donc euh, sur les trois quatre premiers tomes on la suit en fait dans une dans une petite ville et en fait ça, ça part en, totalement enri <rire> et et euh, et c'est vraiment très très, enfin c'est pas fun parce que qu'il voilà, y a des gens qui meurent etc mais euh, c'est plutôt bien construit euh, c'est assez rythmé et euh, on s'attache à cette à cette femme parce qu'en fait elle est dans cette organisation mais on sent qu'elle est un peu renégate au milieu de, de tout ce groupe là et, euh, et qu'elle a envie de mener sa barque comme elle le souhaite sauf que bah, ça va pas forcément se passer comme elle le veut donc si vous aimez bien voilà les, les choses un petit peu gore comme tout à l'heure euh, bah c'est une très bonne série que je conseille. On note. Ouais. Sauf Maïwène. <rire> non, ça, ça je pense que ça irait. Franchement, ça va. Il y a des monstres, vraiment, quoi. C'est l'orifique euh, Je supporte pas le gore. C'est juste, pas juste quand c'est moi qui recommande. En fait, tu pas. Dis-le tout de suite. Non, mais je n'osais pas le dire. mais <rire> euh, ben Moi, je vais continuer avec un livre qui a eu euh, le Prix Locus 2024. Euh, on est plusieurs à l'avoir lu. Euh, c'est Le Roi Sorcier de Martha Wells. Euh, oui. donc euh, ouais voilà c'est mon gros coup de coeur de l'année donc on suit l'histoire d'une un, sorte de démon euh, qui se réveille dans un tombeau scellé au milieu de la mer et euh, dans ce tombeau il euh, y a sa meilleure amie qui est une sorcière il y a aussi une jeune fille euh, qu'on a laissé là euh, parce que euh, en fait il y a des sortes de... on sait pas trop ce que c'est je vais on va pas spoiler il euh, y a des sortes de pilleurs de tombes qui sont arrivés et puis ils ont laissé une enfant là quoi et, euh, et donc il va falloir qu'il sorte de ce fichu tombeau dans lequel on l'a enfermé il sait pas ce qu'il fait là, et sait pas depuis combien d'années il est coincé là-dedans et, euh, et donc il va essayer de retrouver bah, les gens qu'il aime et euh, plus particulièrement la compagne de sa meilleure amie euh, donc euh, ils partent dans une sorte d'aventure dans un monde qu'on ne connaît pas euh, chercher cette personne et donc on va alterner au niveau de l'histoire entre son passé, son présent évidemment les deux sont liés Donc moi, j'ai adoré l'histoire parce que, bon, déjà, le système magique est vraiment intéressant. Euh, il est très bien construit, sans qu'on nous explique rien. Donc moi, j'adore les histoires comme ça, où juste on nous projette dans un monde et on nous dit, bah, démerde toi, voilà, tu connais rien, bah, c'est ton problème. Euh, J'aime pas du tout les... où on nous explique en disant, en fait, ça se passe comme ça, parce que Non, je m'en fous. <rire> J'aime bien débarquer comme ça. Euh, donc le système magique est super bien construit. Euh, J'aime le fait qu'on passe du passé au présent et qu'en fait les deux sont liés. On se rend compte qu'on remonte un peu une bobine. Euh, les relations entre les personnages sont vraiment super intéressantes. Euh, à la fin du bouquin, j'avais un peu l'impression d'être dans un groupe d'amis, euh, en même temps en être éloignés. Euh, J'ai eu du mal à le finir, c'est-à-dire que c'est un livre... Les livres que j'ai beaucoup aimés quand j'arrive à la fin, si je suis pas contente que le livre se finisse, sachant qu'il n'y a pas de suite, je réouvre le livre n'importe où et je recommence ma lecture comme si ça s'était jamais terminé. Donc j'ai fait ça plusieurs fois avec ce bouquin parce que j'ai vraiment, vraiment adoré. Euh, voilà, faut le lire. c'est Il mérite vraiment son prix locus pour moi. Euh, et j'ai adoré vraiment la façon dont tous les personnages étaient construits. Et vraiment, le personnage principal est très intéressant. Je suis complètement d'accord avec Maïwenn elle m'en a dit beaucoup de bien et moi j'aime bien Martha Wells donc j'étais assez curieuse de découvrir ce qu'elle avait écrit je suis d'accord avec tout et en fait le côté où on est débarqué dans un univers qu'on comprend pas je enfin moi j'aime ça aussi j'aime bien qu'on m'explique pas et de comprendre et de se rendre compte que à un moment en fait on sait Sans s'en rendre compte, on a compris comment ça fonctionne et on tire des liens. Moi, ça m'avait fait ça avec Gideon, la 9e où euh, on est débarqué dans un univers qui est extrêmement dense et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a compris, on reconnaît les personnages parce que c'est tellement bien écrit que ça a infusé. Donc, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est vrai qu'on débarque à un moment où même le personnage principal est complètement largué lui-même, c'est pas ce qu'il fait là, et pourquoi il a été dans ce tombeau, et pourquoi il y a ces gens-là. Donc, on est embarqué avec le personnage dans cette espèce de questionnement. C'est pas comme si euh, tout le monde savait tout, et il y a que le lecteur qui est dans le noir. Donc ça, c'était vraiment très bien. Et je te rejoins, les personnages sont... Enfin, le système de magie est, est, est super, le lore est extrêmement construit, les personnages sont chouettes, et finalement, elle pourrait continuer à écrire sur cet univers, parce que je pense qu'elle n'a gratté euh, qu'à peine 5% de de l'histoire globale, en fait, juste là-dedans. Et si euh, si ça, ça vous plaît, Martha Wells, c'est celle qui a écrit aussi la série des Assassins. Alors, je sais plus le titre exactement en anglais, mais Assassins, c'est euh, synth comme synthétique, c'est sur un robot qui est censé être euh, un robot euh, fait pour tuer Euh, mais qui en fait n'est pas un, enfin, un robot qui n'a pas vraiment envie de tuer et c'est une série de, il y a au moins 8 ou 9 romans mais ce sont des romans très très courts c'est euh, peut-être je sais pas, 150 pages 200 pages maximum et il y a beaucoup d'humour, c'est ouais. vraiment très bien et je crois qu'elle avait déjà eu des prix pour euh, pour Assassin's donc euh, vraiment c'est chouette et oui, je suis d'accord, elle mérite complètement son prix Locus euh, qui est l'un des plus grands prix de science-fiction qu'on peut avoir avec le Hugo award et le Nebula donc euh, voilà, le Locus en général c'est une Une très bonne euh, un très bon choix donc euh, ouais je suis complètement d'accord avec my ouais et merci pour la reco avec une petite partie que j'arrêté en plus du fait que c'est un livre où on arrive au milieu de tout et en fait on a l'impression que bah on finit un peu enfin qu'on aurait pu continuer quoi ah oui clairement j'espère qu'elle fera une suite ça a pas l'air prévu mais euh, je l'attends Une suite <rire> ou un truc qui se passe oui. au milieu parce qu'en fait quoi. Euh... en fait ça peut reprendre n'importe où tant qu il oui. a au moins un des personnages enfin voilà en fait je veux juste continuer dans ce dans ce monde là voilà <rire> je veux qu'elle écrive sur ce monde là <rire> bon je, moi je vais avouer que je, je, je me sens moins proche sans doute que vous de, de l'univers à euh de la fantaisie ou des, de l'imaginaire. Ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, c'est plutôt des aspects euh, de romans social, de romans noirs. Et puis, euh, vas-y <rire> euh, Les références dont je vais vous parler aujourd'hui euh, vont certainement le refléter. Et le prochain euh, prochain livre donc je, que je vais présenter maintenant, bah, on va rester dans l'univers de la BD. C'est une séduction graphique avant tout, hein, parce que c'est un album en, en noir et blanc, avec euh, un trait... Euh, et des aplats de couleur euh, très, très charbonneux. donc Ça s'appelle euh, « ça s'appelle La veuve » de Glenn Chaperon. C'est une adaptation d'un un roman américain de Gil Adamson. Et donc, ça se passe, au je crois que c'est à la fin du 19e siècle, ou tout début du 20e, dans la nature sauvage du nord-ouest américain. Donc, on est très proche. Euh, c'est un western, en fait. Et donc, une, une femme euh, euh, fuit... Euh, deux sinistres individus qui sont sur ces traces et qui ont visiblement euh, l'intention de lui faire passer un, un, un mauvais quart d'heure quoi et donc c'est le trajet de, de cette femme qui doit lutter euh, pour sa vie euh, elle cherche à éviter d'être euh, coincée par ces deux ces deux gus et surtout à de suivre survivre pardon dans une nature des plus rudes en fait et on va comprendre au fil de l'histoire que en fait, c'est la quête d'émancipation d'une femme. en fait, Elle est veuve parce qu'elle a tué son mari à coups de, coup de pistolet, son mari qui lui, fait vivre, lui faisait vivre un enfer quotidien. Et donc sur son chemin, elle va essayer d'affirmer son choix de liberté. Certaines de ces rencontres vont lui être profitables, mais jusqu'à la fin, le suspense va rester. Va-t-elle être bah, rattrapée et peut-être tuée par les frères de son mari défunt voilà Moi, j'ai adoré euh, bah, cette histoire et surtout euh, euh, le choix graphique de cet album, qu'en noir et blanc, avec une profondeur de noir vraiment... Euh, séduisante. Voilà. Ça donne envie. Mais oui. <rire> Arrêtez. <rire> Arrêtez tout de suite. Euh, je vais continuer dans le social comme euh, c'est quelque chose que tu aimes si voilà. <rire> voilà, il y peut-être euh, peut-être que ça ça va te tenter. Euh, c'est un livre qui vient de ressortir donc c'est un documentaire, c'est pas un roman. Il vient de ressortir et ça s'appelle Les évaporés du Japon de Lena Mogé. Euh, elle est passée dans plusieurs podcasts euh, dernièrement, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc en fait, elle est, elle est journaliste et son compagnon est photographe. Et au cours d'un voyage au Japon euh, pour le travail de son compagnon, elle a découvert euh, quelque chose dont effectivement on parle très peu en Europe, ce sont les gens au Japon qui s'évaporent. Ils disparaissent sans laisser de traces et on imagine que c'est euh, à peu près 100 000 personnes par an, ce qui est énorme euh, sur les 100 000 personnes. Et encore, les chiffres sont un peu disputés, il y certains qui disent que c'est sans doute plus donc euh, et sur les 100 000 personnes on compte à peu près 30 000 suicides et 70 000 personnes qui disparaissent complètement et donc elle a commencé à mener une enquête donc elle a essayé euh, avec euh, un, des fixeurs donc ce que, ce qui s'appelle des fixeurs ce sont des, des gens qui sont euh, dans le pays auquel on va et elle leur commande, j'aimerais bien rencontrer telle ou telle personne est-ce que tu peux arranger une entrevue et donc elle a cherché à rencontrer des évaporés et des familles d'évaporés parce qu'il y en a qui ont refait leur vie et qui disent qu'ils sont évaporés Euh je connaissais pas du tout cet aspect-là du Japon et je me suis rendu compte à Rebourg que en fait ça faisait référence aussi à un film que j'ai vu dont j'ai parlé dans un des podcasts euh, il y a quelques temps, c'était euh, le film a Man qui a eu euh, l'équivalent de notre César euh, japonais et que je recommande euh, qui est qui est vraiment un très bon film qui est rangé en polar alors que pour moi c'est du drame, c'est vraiment du drame social sur euh, l'histoire du Japon. Et en fait euh, on découvre tout un, un monde comme quoi des gens décident du jour au lendemain de disparaître qui a plusieurs raisons que la bulle économique et les yakuza sont une, une première raison de la disparition de certaines personnes qui a aussi euh, parfois juste la honte ne pas passer un examen, rater un examen et ne pas vouloir rentrer chez soi, euh, ne pas avoir une promotion et décider du jour au lendemain de partir en abandonnant tout. c'est Je trouve que pour la culture européenne, c'est extrêmement étrange. On n'est pas du tout dans cette euh, dans cette idée-là. Et c'est intéressant de voir comment les familles elles-mêmes réagissent. alors Il y a des familles qui refusent de chercher leur disparu en disant « la personne a décidé de s'évaporer, c'est la honte pour la famille, donc on ne cherche pas ». Et le souci ce qui se pose c'est qu'en fait euh, finalement quand il y a des familles qui veulent chercher des gens la police n'engage pas de recherche, ce qui fait que dans certains coins du Japon on soupçonne qu'il y a des tueurs en série qui agissent de façon absolument euh, euh, comment euh, j'ai perdu mon mot euh, tranquille sans, sans être dérangés parce que personne ne cherche les gens et que c'est un système extrêmement complexe il y a disparition volontaire disparition involontaire et alors parfois un truc un problème c'est qu'il y a des gens qui vivent qui disparaissent de Tokyo et qui reste vivre à Tokyo, mais dans un autre quartier. Et, et c'est euh, assez... Euh assez impressionnant. Je pense que ça a à voir aussi avec le système d'État civile du Japon qui doit être très différent d'une autre parce que nous, on est quand même largement... Euh, bah, on a notre carte vitale, on a notre papier d'identité, il faut le moindre papier, acte de naissance pour remplir des choses. Je pense qu'au Japon, ça doit marcher différemment. Mais euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant et c'est un, une partie de la société japonaise qu'on a peu l'habitude de, de voir en, en France, je trouve. Et j'ai trouvé ça intéressant. Puis Elena Manger expliquait que maintenant, son livre a été traduit au Japon et qu'elle reçoit encore même euh, presque dix ans après la première édition du livre, elle reçoit encore des mails de familles japonaises qui lui demandent de retrouver euh, de retrouver certains de leurs disparus et elle se trouve assez démunie parce qu'elle dit mais moi je vis pas au Japon et je sais pas mon métier quoi. Mais euh, voilà, c'est un c'est un livre que j'ai vraiment dévoré, que j'ai trouvé extrêmement passionnant. Oui, c'est un sujet qu'on peut retrouver un peu dans les mangas, alors euh, pas forcément parler de façon euh, en disant que c'est un problème mais c'est vrai que de temps en temps quand on lit des mangas alors moi je suis surtout sur la jeunesse mais on se rend compte que c'est pas rare que il y a une famille par exemple dans l'école où le père a disparu. Et ils disent bah il y avait des dettes et en général ils parlent d'un père qui a juste disparu mais il n'y a pas de il est mort ou il est, il est juste parti. Donc on sent que c'est quand même quelque chose qui se passe au Japon même si on n'en fait pas un grand sujet mais c'est quelque chose qui qu'on peut retrouver quoi dans euh, dans une classe où euh, et il me semble que sur le sujet, euh, c'est Arte qui a, qui vient de sortir un documentaire. C'est possible je que ça soit en encore, avec l'art. vu passer, oui. Euh... C'est possible parce que le livre vient d'être réédité, donc il oui. y a peut-être ça euh, s'appelle comme ça, hein, donc c'est possible que ce ouais. soit issu du, du roman, enfin du roman, du livre. Du du livre. Oui, puis ça me faisait penser à une BD qui s'appelle aussi Les Dédaporés, <rire> de Isao, Alors, je sais pas si c'est Mouté ou Moutes, Euh, et qui est une adaptation d'un un roman et en fait pareil ça évoque euh, ce sujet-là mais du point de vue bah d'une euh, d'une jeune femme qui vivait en France et qui va repartir au Japon pour essayer de retrouver la trace euh, de son père si je me rappelle bien. Et donc voilà, tu là c'est plus euh, du point de vue de la famille de bah qu'est-ce que comme tu disais tout à l'heure, moi je vais partir à la recherche de mon père parce que bah je, je sais pas du tout ce qu'il est advenu de lui quoi. Euh, donc après les évaporés du Japon, euh, j'ai écouté autre chose. Euh, ça va pas te plaire, Maïwen Oh non, <rire> oh non. C'est un documentaire, là aussi, et ça s'appelle « Monster, l'histoire vraie du tueur en série Jeffrey Dahmer » on adore euh, par Anne I Schwartz euh, donc c'est un récit Anne Schwartz en fait c'est une journaliste qui a travaillé sur l'affaire Dahmer qui était même une des premières à être là sur les lieux de l'affaire Dahmer alors j'avoue que Jeffrey Dahmer c'est un nom que je connaissais par la pop culture américaine mais au fond je crois que c'est un des tueurs en série américains que je connaissais le moins parce que par exemple je ne savais pas qu'il avait tué que des hommes je savais pas euh, je savais pas que c'était dans les années 90 je pensais que c'était plus ancien Donc, euh, ça m'a au moins appris euh, des choses sur le, le tueur en série. Et donc, elle reprend dans son récit euh, un ordre chronologique sur l'affaire, comment s'est déroulée l'affaire de, de la première découverte. Puis après, elle remonte l'histoire de Jeffrey Dahmer. Euh, puis elle avance comme ça jusqu'au procès et jusqu'à la mort de Jeffrey Dahmer en prison. Parce qu'il a été assassiné en prison. Euh, il était condamné à mort et assassiné avant. Euh, C'est intéressant... En plus, je pense que ça fait écho à la série euh, qui s'appelle pareil un Monster, il y en a il y a, il y a trois saisons, ils ont fait euh, la la dernière c'est Ed Gain, ils ont fait euh, donc Jeffrey Dahmer et entre les deux, ils ont fait euh, sur les frères qui ont assassiné leurs parents, j'ai plus les noms. Donc je pense qu'il y, y a un lien entre entre les deux. Euh, C'était intéressant, mais malgré tout, j'ai trouvé ça assez limité dans le sens où euh, Euh, pour une journaliste, en fait, elle s'attache énormément à plutôt comment s'est déroulée l'affaire plutôt qu'à en tirer des... J'aurais aimé des réflexions un peu plus profondes sur le cas de Jeffrey Dahmer, plutôt qu'un un rappel des faits global aligné à la suite. quoi Donc c'était bien de savoir qu'il y a eu aussi des choses, et la police a été mise en cause parce qu'ils n'ont pas répondu, etc. Il y a eu des accusations de... Bah, il y a une partie des victimes, une grande partie des victimes de Jeffrey Dahmer, qui étaient en fait racisées, beaucoup de personnes noires, euh, Lati... Lati... latinos aussi, beaucoup. Et, et je pense que j'aurais aimé qu'on rentre plus en profondeur sur ces sujets-là plutôt que de m'expliquer. Parce qu'à un moment, elle détaille absolument tous les crimes les uns après les autres dans la chronologie. Et en fait, à un moment, c'est juste une saturation, quoi. Il invite telle victime qu'il rencontre dans un bar, il lui propose 50 dollars et puis il l'emmène chez lui, il le drogue et puis machin, et puis machin. Fais... Oui, alors ça fait la quinzième à qui il fait ça. Je crois que j'ai bien compris le concept du modus emperandi de Jeffrey Dahmer. Je... À la limite, cite-moi les noms des victimes parce qu'on n'en parle jamais assez du nom des victimes. On connaît bien le nom de Jeffrey Dahmer, mais en fait, on ne connaît pas le nom de ses victimes. Donc, parle des victimes, parle-moi des victimes si tu veux, mais au bout de la quinzième personne où il assassine de la même manière. Et puis en plus... Euh... Bon, Jeffrey Dahmer euh, c'est un peu gore quand même, c'est c'est pas hyper réjouissant. Donc euh, je suis arrivée un peu dépité au bout parce que j'ai juste eu l'impression d'avoir une suite de faits et finalement je pense qu'il y avait des choses vraiment plus intéressantes à dire sur Jeffrey Dahmer et la société américaine que euh, que ce qu'elle en avait dit. Donc j'étais un peu mitigée. J'avoue, c'était pas c'était pas ce que j'attendais. J'aurais préféré une analyse ou des questionnements ou euh plus qu'une énumération des faits et voilà, il a tué 15 personnes de la même manière à chaque fois, il s'est passé ça et ça, bon, j'étais un peu déçue, j'avoue. il y a une très chouette BD sur, sur enfin autour de Dahmer. Euh, ça s'appelle Mon ami Dahmer justement de Derf Pack Derf euh, Derf Bergderf. Pardon, vivait dans la même petite ville américaine dans l'Ohio que Jeffrey Dahmer en fait ils ont été ensemble au collège et au lycée donc euh, il raconte euh, qui était euh, Jeffrey Dahmer avant sa carrière euh, malheureuse euh, dans le meurtre et l'assassinat et il y a quelque chose à la fois de tendre et de terrifiant parce qu'on voit bien que ce gamin était il a été gamin, était déjà en souffrance en il aurait dû bénéficier en tout cas d'une du, aide et elle n'a pas eu lieu. Et donc, euh, l'histoire se termine, c'est cette dernière été euh, du lycée. Euh, les classes euh, et les élèves vont se séparer. Bon, chacun va suivre sa route, euh, soit vers la vie professionnelle ou vers euh, les études supérieures. Et c'est l'été, justement, où Jeffrey Dahmer va commettre son premier meurtre. Mais c'est un super chouette euh, album BD d'inspiration authentique. Et euh, euh, voilà j'ai trouvé très attachant, cette histoire qui, qui fait peur, hein, mais pour l'instant en tout cas dans cette dans, ce, dans cet album, ce ne sont que les prémices de sa carrière hélas. À choisir Je pense que la BD que tu recommande c'est plus intéressant que le livre que j'ai lu, il y a un côté un peu plus peut-être profond sur le Bah, humain c'est sûr en fait, oui. hein, parce que là tout ce que tu décris c'est un peu le catalogue euh, des atrocités qu'il a commises, hein. là on a une autre approche, hein, parce que même si euh, c'est le genre de personnage qu'on trouve monstrueux, ben ils appartiennent quand même à, à la communauté des hommes, donc euh, faut pas l'oublier non plus, voilà. Mais j'aime bien comment tu colles chouette et Jeffrey Dahmer dans la même phrase. Je trouve ça, c'est l'entièreté de ce podcast. Chouette et Jeffrey Dahmer dans la même phrase. Voilà, si vous vouliez. Non, c'est aujourd'hui, non, on est c'est À mon avis, c'est l'ombre de Jérôme qui plane sur nous. Voilà. Tu veux que je passe à un truc qui est vraiment rien à voir Vas-y, fais du pipou. Alors c'est un peu d'enquête donc peut-être que ça fait plaire Par contre c'est du roman pour euh, les tout petits. <rire> ça s'appelle détective Prout ah oui, euh, de troll a vu passer oui <rire> et, euh, Alors moi je l'avais vu passer il y a très longtemps mais c'était euh, de l'animation japonaise en petits épisodes et euh, bah, là on les a à la médiathèque en petits romans et donc on remercie euh, nael tout à fait qui est venu me voir avec euh, ce roman en me disant "Regarde ce que j'ai acheté." Moi, elle me l'a donné <rire> directement. <rire> Je crois qu'il a fait un peu tout le tour de tout le monde. Bah en fait, c'est on, on suit un, un, un personnage, détective pro qui a une tête de fesse. C'est un petit peu euh, euh, voilà, pareil des choses qui me font rire. Et euh, en fait, il c'est un excellent détective et euh, on suit dans bah là, on en a trois euh, bah des petites enquêtes qui, euh, Il y a un petit peu de, de chercher et trouver, un, un peu de... Fin, je sais pas comment on peut dire ça, de, des sortes de petits mini-jeux ou des petites choses à trouver. Donc bon, c'est pas forcément euh, les adultes qui sont visés, mais je trouve que pour les enfants, c'est des petits livres d'enquête euh, qui restent assez mignon euh, mais avec des choses à observer, Ils, eux peuvent déduire aussi des choses avant que bah l'enquêteur révèle euh, le potoreux. Donc je trouve que c'était plutôt bien construit, bien fait. Après il faut aimer un peu voilà l'humour euh, régressif, mais euh, <rire> ce qui est mon cas. <rire> Donc euh, voilà, pour ceux qui, qui aiment bien les, les petites enquêtes mignonnes avec des personnages incongrus, eh ben allez-y, c'est fun fais tu l'humour régressif Stéphane Est-ce que tu es tenté par détective Prout Alors, par détective Prout, je ne sais pas, mais euh, moi je, je suis tout à fait d'accord d'assumer son côté euh, crétin, euh, régressif. Euh, je pense que c'est très important, d'ailleurs ça me donne une excellente transition, puisque dans la sélection euh, assez sombre, euh, j'ai moi aussi euh, mon joker un peu crétin, Euh, il s'agit d'un d'artistes musicaux euh, c'est une paire de DJ euh, italiens qui s'appelle comme leur nom ne l'indique pas mind enterprises euh, je pense que les gens qui ont dû flair euh, ont acheté leur place pour euh, les voir au trans musical euh, en décembre 2025 puisqu'ils vont passer à, à rennes en fait donc c'est un C'est un duo qui euh, s'appuie sur un genre musical qu'on qu peut ne pas connaître. Hein, ça s'appelle l'Italo Disco. On va dire que c'est l'avatar euh, du disco qui s'est développé dans la péninsule euh, dans les années 80 et euh, qui euh, s'appuie euh, grandement sur euh, les ressources euh, musicales synthétiques euh, disponibles. en fait. C'est-à-dire que ça se joue beaucoup sur, euh, sur synthé. Euh, ils se sont fait connaître là ces, ces deux gugus, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, euh, par leurs vidéos qui sont devenues virales, en fait ils se, ils se filmaient en train de mixer euh, chez eux il euh, faut savoir que ils adorent le sportswear des années 80, notamment celui des tennis-man euh, et en même temps qu'ils s'envoyaient le, leur mix et eh ben ils s'envoyaient aussi des grandes rasades de Campari et euh, des doubles taffes euh, de Nationaly Bleu donc qui est une marque de cigarettes populaire en Italie. Donc si vous appréciez par exemple le générique des séries des années 80 comme Miami Vice, la musique des années 80, le dance floor un peu un peu crétin, voilà, je vous recommande ce duo qui s'appelle Mind Enterprises. nous apporte la preuve que euh, euh, en plus de la pizza à l'ananas, euh, il est possible de trouver des choses euh, italiennes complètement euh, fofolles. Je vais rester dans le paillettes. Voilà, c'est ah bon, pas crétin, mais c'est paillettes. voilà Pour faire plaisir à Samuel, à mywen Et Samuel aussi, t'aimes bien oui. les paillettes. Voilà. Euh, J'ai eu l'occasion de regarder un film documentaire qui s'appelle Out d'Estelle Charbonneau et ça parle de la drag queen Ellipse. Donc si vous connaissez, si vous avez vu la première saison de Drag Race, Ellipse était dedans. Elle a un drag que moi je trouve magnifique, il est très poétique, il est très parlant, il est en même temps parfois très décalé. C'est un drag qui est moins glamour que couture au sens premier du terme parce que Ellipse es couturière donc elle fait énormément de ses tenues elle-même et euh, c'est un... un voilà, j'aime beaucoup son drag et j'aime beaucoup la personne euh, qui est Ellipse donc euh, voilà Alors, rien que pour elle je recommande la saison 1 de Drag Race mais d'une façon générale je recommande Drag Race La All Star aussi oui Ah oui c'est vrai qu'elle est dans All Star ouais. C'est vrai qu'elle est dans All Star ouais. <rire> Et, et donc le documentaire Out c'est vraiment euh, sur Ellipse, alors, euh, Ellipse s'appelle euh, dans la vraie vie euh, Ellie et il est bordelais, donc euh, ça parle aussi de son parcours, de alors je crois que ça a été filmé après Drag Race, euh, je pense parce qu'il y a des références euh, parfois à, au casting de Drag Race, donc euh, je, je crois que ça a été filmé après et en fait c'est très touchant de, de voir euh, Ellipse euh, euh, parler de sa carrière de comment il est devenu drag queen et puis euh, tout ce qu'il a pu subir aussi parce que bah, on le sait bien, être drag queen c'est pas déjà être homosexuel sans être drag queen c'est compliqué dans la société mais alors en plus être drag queen c'est euh, euh, aussi euh, difficile il raconte des choses parfois très dures mais au milieu de tout ça il y a son drag qui est très beau il y a des extraits de spectacles qui sont à couper le souffle Donc euh, et je trouve que ça rend un côté très humain parce que pendant, pendant 52 minutes, on suit un individu. Euh, c'est pas un stéréotype c'est pas un personnage comme ça un concept c'est vraiment euh, Ellie qui va faire euh, lui-même ses perruques qui va coudre qui va composer ses tenues qui va être avec d'autres amis d'autres euh, drag queen et pas forcément d'autres drag queen donc euh, voilà c'est très touchant moi j'ai beaucoup aimé et puis c'est beau à voir parce que voilà c'est le drag d'ellipse est vraiment magnifique donc euh, allez-y et puis il y a le côté aussi euh, derrière le fast les paillettes en fait, on le voit travailler mais dans chez lui, mais dans un tout petit appart, un mouchoir de poche où, le truc. Ouais, euh, il y a des affaires partout, des talons partout, des perruques et tout. Et c'est un atelier quoi. Tu vois, ça c'est mais comment tu peux vivre là, c'est pas possible Bon bah visiblement si. Et euh, aussi tout l'aspect famille aussi qu'on trouve dans les Drag Queen parce que ben lui fait partie de la famille Lips du coup, la famille choisie. Voilà, et euh, c'est assez chouette de les voir interagir ensemble, voir monter le spectacle etc., répéter, enfin Donc c'est vrai que c'est euh, pour voir un peu l'envers du décor c'est euh, c'est un chouette documentaire pour ça oui ça met vraiment en avant euh, une famille de drag queen et euh, et toutes les composantes au autour euh, donc euh, et ellipse c'est une drag queen qui est plutôt discrète mmh. par rapport à certaines qui sont très flamboyantes très euh, ellipse est plutôt discrète et moi j'ai bien aimé découvrir le personnage en plus de de ce qu'on avait vu nandra grace euh, d'en apprendre un peu plus sur sur Ellie et ellipse du coup donc c'était euh C'était franchement sympa et on l'a à la médiathèque. Cool. Bah là tu vois, je suis convaincue. <rire> c'est ça, il te faut des paillettes quoi. Exactement. Bah, moi je vais rester un peu sur la thématique euh, LGBT euh, qui y a plus. Euh, je vais partir sur du d'Amneï. Euh, donc on va partir en Chine. Euh, donc euh... alors on va reprendre depuis le début <rire> parce que c'est compliqué. Euh, donc moi j'ai adoré le deux romans le grand maître de la cultivation démoniaque et alors attention je vais tout écorcher parce que c'est en anglais the scum villain's self-saving system. Vous aurez toutes les tous les voilà. titres de ce qu'on a on a, on va, a parlé donc Marine non, va traduire parce que voilà, voilà j'ai sûrement je tout écorché. Tout dans la description. Euh, et donc là après lui, je vais donner des mots en chinois donc il est probable qu'en plus je les prononce extrêmement mal. Euh, -toi. <rire> donc c'est des c'est des romans. Euh, donc euh, pour euh, ces deux séries euh, qui ont été des best-sellers surtout le grand maître de la cultivation démoniaque donc euh, c'est des sous genres euh, on part du genre duwusia qui est en fait euh, qui pourrait être euh, associé en chine à nos romans de cap et d'épée donc on part euh, un peu sur des, des histoires de, de combat avec des caps euh, des épées et euh, donc le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est un sous-gen euh, de fantaisie qui est à peu près euh, qui est arrivé qui a été repopularisé au 21e siècle mais qui a été créé euh, en 1912. voilà j'ai la date exacte. Euh, et ce genre c'est le Xingxia. Euh, donc c'est inspiré de la mythologie chinoise du taoïsme et on va suivre des personnages qui vont essayer euh, d'accéder à l'immortalité. Euh, en se cultivant. Mais on parle de cultivation euh, ta taoïste, de, euh, de développer son qui, ce genre de choses. Mais en même temps, on est sur des personnages qui ont des épées, qui se battent avec des épées et qui se déplacent sur leur épée. Euh, ça me fait énormément rire, c'est-à-dire qu'ils <rire> sont debout sur leur épée ils se promènent comme ça dans le monde. Maïwan est concentrée, mais elle voit pas la tête de Stéphane à côté d'elle, c'est extrêmement rigolo. Je <rire> les imaginais à Califourchon sur leur épée. Donc euh... Non, ça aurait été un, un peu inquiet. douloureux, mais je pense que les auteurs ont pensé à ce problème-là et ils se sont dit qu'il valait mieux qu'ils soient debout, finalement. Euh, et je donc... me suis dans Tigre Dragon, on voit pas ce genre de choses en plus dans le film e euh, si possible mais donc le là donc on est sur du Xingxia et, euh, et en plus on est encore sur un sous-genre qui est le Damnei. <rire> J'avais dit que c'était compliqué et le Damnei en fait c'est les homo romance chinoises. Euh, donc en Chine c'est assez difficile parce que donc là le, les deux romans dont je parle ils ont été écrits par Mo Tongxiu qui est donc elle a écrit trois best-sellers qui sont vraiment connus euh, partout dans le monde, il y a eu adaptation Euh, en série euh, sur Netflix, il y a eu des webtoons, il euh, y a eu des mangas qui sont voilà. Donc on, ça a créé un univers assez grand. Euh, c'est quand même une autrice qui a été condamnée pour 3 ans de prison euh, en 2020 en Chine, alors soi-disant pour exercice illégal d'une activité commerciale. Bon la véritable raison c'est que les personnes en Chine qui euh, parlent d'homosexualité ou euh, qui sont acteurs euh, dans ce genre de euh, d'histoire euh, sont soit emprisonnées. Donc elle a fait un an de prison, euh, ils l'ont relâchée au bout d'un an. Voilà, donc c'est un peu c'est un peu dangereux pour eux, on est sur des personnes qui prennent des risques en fait dans leur pays. Euh, donc euh, le grand maître de la cultivation démoniaque, on va suivre un personnage un cultivateur qui euh, est donc considéré comme un cultivateur hérétique qui a été tué par les autres cultivateurs parce que ça allait pas du tout et en fait, il se réincarne parce qu'il y a un jeune qui suicide et qui décide de lui laisser son corps pour que euh, ce personnage revienne et se venge. On se venge de quoi bah Ça, on va le découvrir petit à petit. Et donc, on en suit ce personnage qui, en fait, est complètement euh, barré, hein, euh, qui sait pas trop ce qu'il fait là, ni pourquoi on l'a ramené ici, dans un corps qui est pas à lui. Et euh, donc, il se promène en se rendant compte que bah, le monde a évolué, qu'en plus, ces salauds qui l'ont tué, bah, ils utilisent ces méthodes à lui qu'il a mis en place, alors qu'on lui a dit qu'il était un hérétique. <rire> euh, voilà, donc c'est assez drôle. On suit un monde, donc là, on est un peu comme le roi sorcier. On est dans un monde... Euh, avec un système magique qu'on découvre petit à petit. Euh, je pense que nous, en tant qu'Européens, euh, c'est un système qu'on connaît pas, mais qui est sûrement, euh, par les personnes qui lisent du Xingxia, euh, beaucoup plus connu Nous, on est en pleine découverte. C'est ce que j'ai adoré aussi. Euh, je pense que ça me sort un peu de l'habitude du sorcier avec sa baguette magique ou euh, son château fort. On est vraiment sur des paysages bah, du coup euh, chinois. Euh, c'est très très chouette. J'aime bien euh, le tout ce que ça développe comme monstre, comme façon de se battre contre un monstre, euh, des faiblesses que le personnage peut avoir, parce que c'est pas notre façon de voir euh, les faiblesses, parce qu'on parle de ben, de circulation d'énergie dans le corps, de ce genre de choses. Euh, donc j'ai trouvé ça très drôle. Euh, évidemment, il y a une histoire d'amour, euh, ça dure euh, quatre tomes. C'est un peu chiant sur certains points, parce que en fait, euh, c'est des systèmes que nous, on connaît pas ni au niveau de la façon dont on nomme les autres personnages donc un personnage il peut être appelé de quatre façons différentes heureusement on a un espèce de lexique à la fin du bouquin qui fait 30 pages euh, qui peut nous aider à comprendre de qui on parle quand on dit par exemple JJ euh, donc là euh, c'est il me semble c'est un le JJ c'est un personnage qui est euh, euh, en gros euh le grand frère mais dans le sens imagé mais du coup des fois certains personnages ils parlent de JJ mais c'est l'autre JJE tu comprends c'est pas celui de l'autre temps qui sont tous les deux en train de parler de JJ mais c'est c'est pas la même personne JJ alors des fois j'étais complètement paumé <rire> j'étais là avec mon truc à la fin de 30 pages mais qui est JJ et pourquoi non en fait bon donc ça m'a beaucoup amusé et euh, l'autre the scum villain self-saving system ça c'est une parodie c'est extrêmement drôle donc on suit un personnage qui euh, qui a lu un en gros euh, une, une sorte de fan fiction enfin en tout cas un roman en ligne il a jamais lu quelque chose d'aussi nul c'est le truc le plus mauvais qu'il ait lu et il est furax d'avoir lu ce truc qui a duré des années où on suit un personnage qui est le meilleur euh, enfin qui est un cultivateur mais qui devient un démon et en fait il décide de se venger sur tout le monde de buter absolument tout le monde il a évidemment un Donc c'est vraiment le héros avec des muscles partout il euh, a il a un, un m de 300 femmes je crois enfin on est sur un truc c'est complètement parodique ça n'a aucun sens et donc il est furax d'avoir lu ce truc aussi nul euh, il est pas content du tout et euh, il meurt et il se réincarne là-dedans et il est réincarné dans un des personnages qui va mourir et il le sait. C'est un personnage qui finit très mal parce que en fait, le méchant enfin le personnage principal finit par lui couper les bras et les jambes. Et il meurt comme ça, sauf qu'on parle quand même de personnes qui sont... Euh, euh, C'est des personnages qui sont immortels. Donc il est coincé comme ça euh, le reste de sa vie en ce qu'il appelle homme-bâton. Et euh, donc euh, il a une espèce d'interface de, de jeu qui lui dit « Bon bah, vous êtes ce personnage-là. » Vous êtes dans une histoire qui a un gros souci parce qu'il y a des problèmes d'intrigue, il va falloir régler les problèmes d'intrigue et euh, bon, bah bon courage pour essayer de survivre parce que de toute façon vous êtes censé crever quoi. Et donc euh, on part sur un truc complètement parodique et en fait au fur et à mesure qu'il va essayer de survivre tout en étant dans un monde où euh, bah, quand le personnage principal se fait se fait attaquer il se rend compte que de toute façon il risque rien c'est le personnage principal donc euh, les méchants sont toujours complètement stupides face au personnage principal alors que face à lui lui il s'en sort pas du tout bah enfin, bon voilà donc on est c'est très parodique et euh, évidemment en essayant de modifier l'histoire de la rendre correcte euh, il va tout chambouler l'histoire on va partir sur du damnney donc on va partir sur Euh, au lieu d'être sur un truc ultra macho on part sur un truc LGBT et euh, voilà pour bon, moi ça m'a fait mourir de rire euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé et euh, je comprends que dans certains milieux ce soit vraiment devenu des références parce que c'est trop drôle. <rire> voilà, mais c'est un peu complexe et c'est pas si facile que ça à expliquer. Voilà. <rire> non, je crois que j'avais tenté de lire euh, le premier tome du manga de cultivateur euh, oui, démon et j'ai pas monnaies. tout compris, je dois avouer, j'ai un peu lâché l'affaire parce que je me suis dit waouh. Comme tu dis, je pense que peut-être en roman, c'est peut-être plus simple entre guillemets, de rentrer dans le monde et d'avoir beaucoup d'explications, mais dans le oui. manga, je trouve que est, on est vraiment lâché dans le truc mais c'est très très violent quoi bah je tournais les pages je fais mais je ne comprends pas ce qui vient de se passer avant que ça. Je vous dis peut-être qu'il me manquait euh, quelques... je oui. peut-être fatiguée en le lisant je ne sais pas déjà j'étais moi que c'était dur. Le manga plus difficile effectivement ouais. après comme moi j'avais les deux en même temps mmh. euh, j'arrivais à faire des liens. J'ai mmh. compris certains trucs parce que j'avais lu le manga. Euh, du coup j'ai eu moins à lien mais euh, mais le manga je pense que je le comprendrai mieux maintenant que mmh. j'ai lu le roman. Après c'est un Une fois qu'on rentre dedans petit à petit, voilà, le cerveau s'habitue au système de magie qui est complexe, s'habitue à la façon dont on nomme les personnages qui ont bah, quatre noms différents en fonction de qui les nomme. Euh, donc euh, ouais, mais euh, je pense que l'autre, ce scumvillain self-saving system, il est plus facile parce qu'il est vraiment sur quelque chose de très parodique euh, et on part de quelque chose qui a été mal écrit pour essayer de donc on a toutes les explications plus un système euh, Euh, une interface de jeu qui de temps en temps nous donne des explications ou raconte n'importe quoi mmh. d'ailleurs c'est très drôle parce qu'il arrive à s'engueuler avec l'interface de jeu qui lui répond euh, voilà donc euh, bon. je sens Stéphane absolument emballé, <rire> il va se ruer à l'étage science-fiction de Jeanne pour euh, prendre les deux premiers tomes c'est ça se voit sur ta tête alors on n'a pas ce scum vilaine mais on a l'autre <rire> D'accord, moi je me disais temps. à t'écouter, ouais non, je suis tout à côté de toi, mais je me disais que l'Asie, c'est vraiment loin des fois. <rire> Alors pour le coup, oui. oui. <rire> c'est le choc des cultures cet épisode. c'est Stéphane, ne sais pas s'il reviendra dans le podcast. Mais si, il faut. Mais oui, non, parce que justement, c'est chouette, s'il présente des choses peut-être un peu plus différentes. Enfin, on lit pas les mêmes choses, clairement. Oui, oui. On ah, se rend mais c'est ça évident. qui est cool en fait. Il y a des passerelles, il y a des trucs qu'on a aimé en même temps. Est-ce que tu as une recommandation pour nous Stéphane Pour nous ramener à quelque chose moins de peut-être plus loin, proche. Moins, loin. <rire> <rire> moins, moins barré peut-être. Moi, je sais pas en tout cas pour moi plus, plus familier <rire> moi, je suis plutôt attiré par euh, par l'ouest. Donc euh, bah, je vais repartir aux États-Unis avec un pour vous parler d'un roman qui Au est paru en en 2018 euh, aux éditions Française agulo un roman dont le titre est « Prodige et miracle » de Jo Ménot. Alors c'est un roman noir, euh, on a des, des étiquettes assez faciles dans les milieux euh, des bibliothèques, des livreries, euh, comme euh, roman d'initiation, roman d'apprentissage, et eh bien c'est exactement celle qui convient à cette histoire. Je trace les grands traits, en fait, donc ça se passe dans les années 1990, en euh, Diana, qui est un état rural des Etats-Unis. On a un vieil homme qui recueille son petit-fils Métis. Euh, sa fille est en, euh, en crise une nouvelle fois. Euh, elle se drogue, donc euh, elle ne peut pas élever son, son fils. et donc euh, le vieil homme qui récupère, entre guillemets, son petit-fils qui vient de la ville, qui est en manque d'amour, euh, ne s'intéresse pas à grand-chose à part... Euh, Euh, les jeux électroniques euh, puis un jour il se produit un événement euh, un peu particulier c'est-à-dire qu'il y a une erreur de livraison et arrive euh, dans la ferme du vieil homme un magnifique cheval blanc qui ne leur est pas destiné mais euh, voilà qui leur est livré et ça va être quelque chose d'assez prodigieux pour euh, à ces deux personnes en fait euh, elles vont se retrouver face à une beauté euh, qui n'est pas commune dans leur vie de tous les jours et ça va les bouleverser alors Le vieil homme va être très touché, à titre individuel, le l'adolescent également. Et c'est là qu'ils vont découvrir un, un terrain d'entente, en fait. Donc c'est le début d'une relation qui s'améliore, en fait. Et puis, patatras, euh, l'erreur de livraison va être réalisée dans un autre lieu. Euh, et puis, donc euh, voilà ce sont deux malfrats qui vont venir dérober le cheval et s'enfuir avec eux à travers les États euh, du centre des États-Unis. Évidemment, euh, c'est le drame. Et donc, euh, le grand-père et le petit-fils vont se lancer alors leur poursuite. Euh, c'est magnifiquement écrit. Il y a un, un final d'une violence euh, très attendue. Évidemment, euh, on va dire presque cliché dans cette euh, dans cet univers du, du roman noir. Euh, mais j'ai trouvé ça euh, assez bouleversant, pour ne pas dire très bouleversant. Beaucoup aimé c'est ce Cette histoire, voilà. Alors moi, j'ai une autre histoire avec un cheval blanc et qui se passe aux états unis euh, on est C'est un, un film que j'ai vu il y a un moment et que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle, euh, alors c'est un peu cliché comme titre, c'est euh, Riding Tornado. Mais euh, c'est euh, vraiment intéressant, c'est euh, l'histoire d'un jeune qui est euh, très sportif, qui se blesse et euh, qui revoit euh, toute sa vie euh, mise en cause par cette blessure. Et euh, qui, pour essayer de, de guérir, va se réorienter. Alors, il me semble qu'il faisait des études en théologie, puis finalement, il va partir dans le milieu équin. Et, euh, et en, en partant dans ce milieu équin, parce que sa famille, est euh, euh, il récupère un cheval soi-disant indomptable, un cheval blanc. Et donc, il va il va essayer d'aider ce cheval. Alors, en réalité, c'est pas le cheval qui va aider. Enfin, si un peu, mais il va surtout s'aider lui-même parce que, parce que toute sa vie est remise en cause. Il est extrêmement... Euh, en colère euh, d'avoir euh, été blessé du fait qu'il pourra plus jamais courir qu'il est probable que enfin que rapidement ils puissent même plus marcher. Euh, donc euh, l'histoire est très belle et donc on va suivre cette espèce de reconstruction euh, d'une personne qui est très en colère qui se retrouve à un cheval qui lui-même est aussi très en colère de ce qui vit et de comment ces deux êtres vont s'entraider avec évidemment des paysages magnifiques parce qu'on est dans l'ouest c'est euh, des grands grands paysages à perte de vue avec des couchers de soleil euh, superbes et, euh, et c'est plus profond que le titre euh, a l'air de le montrer voilà j'avais beaucoup aimé euh, à l'époque et dire qu'il suffisait d'un cheval pour créer un pont entre <rire> Maïwan et Stéphane je trouve ça très beau très poétique bravo quoi. je vais pas unir mais euh, le cœur <rire> je vous propose de rester aux états unis euh, voilà comme ça vous serez moins dépaysés par contre on va monter dans le nord on va en Alaska et J'ai vu récemment la série True Detective, donc la saison 4. Alors, True Detective, c'est un peu comme euh, la série White Lotus dont j'avais parlé à ce micro la dernière fois. C'est une série où chaque saison a son unité propre. Et donc, on peut les regarder indépendamment dans le désordre. Il n'y a, a pas de lien. Donc, vous pouvez en regarder une, deux. Enfin, voilà, c'est en fonction de ce qui vous attire. Donc, la première saison avait été très connue parce que c'était avec euh, Woody Harrelson et euh, Matthew McConaughey qui se passait, euh, je crois que c'est dans le Texas en tout cas euh, en tout cas je Mathieu dirait Louisiane mais je sais ça, ça faisait un peu bayou par par ouais. moment. Ouais, euh, ouais c'est juste pas que c'est juste que Mathieu McConway nous fait son plus bel accent texan, je pense que c'est ça qui me m'induit en erreur. Mais oui, effectivement, ça doit être plus euh, plus le bayou. Euh, et la dernière saison donc la 4 se passe en Alaska et euh, l'actrice principale c'est Jodie Foster Donc moi j'aime beaucoup Jodie Foster c'est une actrice qu'on voit assez trop peu à mon goût donc je me suis dit euh, allez on se lance et donc ça se passe en Alaska euh, alors contrairement à alors j'ai pas vu la saison 2 Donc je ne peux pas comparer pour la saison 2, mais la saison 1 et la saison 3 jouaient beaucoup avec des retours passés présents, euh, entre euh, l'enquête initiale et puis euh, le temps présent, avec souvent des interrogatoires des, des policiers pour comprendre comment les enquêtes s'étaient passées. La saison 4 se déroule d'une traite, c'est plutôt sur 15 jours, euh, au début de la nuit éternelle en Alaska. Donc on commence, c'est le troisième jour de nuit, il fait déjà nuit, et donc ça plonge... Euh, tout le récit dans une ambiance vraiment particulière, parce puisqu'il n'y a que de la lumière artificielle. Et il se trouve que qu'Elisabeth euh, Danvers, donc, jouée par Jodie Foster, est appelée parce que dans un complexe euh, de scientifiques, donc vraiment euh, en bordure de la mer de glace, hein, ce qu'ils appellent la mer, mais en fait c'est vraiment des étendues de glace, il y a un complexe qui s'appelle Tsalal, et c'est de, des scientifiques qui étudient les carottes glaciaires, comme ça se fait vraiment beaucoup, et il se trouve que les scientifiques ont disparu, euh, ils sont euh, six ou sept, et il n'y a plus personne. Et le seul truc qu'on trouve dans le complexe, c'est une langue coupée. Et c'est pas une langue d'homme, sauf qu'il n'y a que des hommes dans les scientifiques. Et donc ça remet euh, un autre personnage euh, dans la boucle qui s'appelle Navarro, qui elle est une femme euh, inuite, euh, euh, policière mais inuite, contrairement à Elisabeth Danvers qui est blanche. Euh, et qui est sûre qu'il euh, y a un lien avec un crime qu'elle essayait de résoudre il y a 3, 3 ou 4 ans en arrière, le meurtre d'une femme d'une sage-femme inuite qui avait été retrouvée euh, euh, vraiment massacrée et avec la langue coupée. Et elle se dit qu'il y a forcément un lien entre les deux et donc l'histoire va se dérouler c'est un peu compliqué d'expliquer comment tout se, tout se mêle parce que c'est vraiment une histoire assez assez complexe et assez profonde euh, Mais la grande force pour moi de cette saison euh, c'est les ce sont les personnages notamment les deux personnages féminins euh, Denver et Navarro alors euh, Denver c'est un personnage qui est, qui est à la fois pour lequel on peut avoir beaucoup d'empathie parce qu'elle a vécu des choses pas drôles et en même temps qui affreuses Vraiment, il y a des moments il faut la remettre en place parce qu'elle fait des choses qui sont pas pas normales. Elle exploite vraiment son assistant. Elle elle est elle est pas sympa avec Navarro. Et en même temps, elle a des moments de, de grande bonté, de grande bienveillance. C'est vraiment un personnage très complexe. Moi, je pense que elle se paye le luxe d'être écrite comme un personnage masculin. Et du coup, on lui donne une profondeur que souvent les femmes flics au cinéma n'ont pas. Elle est écrite comme un homme. Donc euh, ça, c'est quelque chose euh, qui euh, peut être assez agaçant parce que c'est vraiment une bonne flic. Mais une personne humaine, qui est assez euh, détestable et en même temps, bah, elle a assez bon côté et le personnage de Navarro est très complexe et vraiment passionnant, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Navarro et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on a tout un sous-texte toute une question autour de l'exploitation de mines dans cette partie de l'Alaska des terrains qui ont été volés au peuple inuit euh, et tout un toute une histoire autour des femmes inuites et alors quand on connaît un peu l'histoire des états unis on sait que les femmes vivent euh, Euh, les femmes natives donc que ça soit, euh, que ça soit des indiennes ou euh, des femmes inuites, c'est une question qui préoccupe beaucoup le Canada et les états unis parce qu'elles ont tendance à disparaître beaucoup plus que la moyenne des femmes euh, de façon générale et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce, ce film qui mélange, cette série qui mélange euh, une enquête et en même temps cette histoire et ce qu'il faut rajouter c'est qu'il y, y a une grosse thématique surnaturelle dans True Detective, euh, qui, vire au, qui frise le film d'horreur, ce qui est pas le cas dans la saison 3. La saison 3, il euh, n'y a pas cette dimension. Il y avait un peu ce côté paranormal dans la saison 1, mais là, la saison 4 vire vraiment à l'horreur par moments. Euh, c'est assez complexe, et pour autant, c'est hybride, et je peux pas en dire plus, parce que sinon, ça, ça gâche tout le mystère, mais j'ai trouvé que le mélange des genres entre thématiques sociales, polar et euh, fantastique euh, presque horreurs, marchait très très bien dans ce contexte de nuit éternelle donc voilà on commence euh, au troisième jour de nuit et on finit euh, au début de l'année euh, début de l'année suivante euh, début janvier et on a fait 15 jours de nuit et vraiment c'est euh, je le conseille pour l'ambiance c'est vraiment quelque chose de particulier ouais, J'aurais un avis un peu euh, plus réservé que toi euh, sur cette euh, saison 4 que j'ai vu il y a très peu de temps aussi Alors je suis d'accord, c'est vraiment une série qui tient à chaque fois sur le son binôme de personnages principaux. Et moi c'est vrai que j'ai regretté ce, cette intrusion, pour moi un peu euh, hérétique, <rire> du fantastique euh, dans cette série euh, qui était pour moi euh, policière. Enfin, et euh, la saison 1 pour moi reste vraiment euh, au-dessus du lot. c'est Elles ont leur intérêt... Les, les autres, mais c'est vrai que la saison 1 a mis la barre tellement haut pour moi, oui. notamment dans cette association de Woody Harrelson et Matthew McConaughey, qui est vraiment sublime, hein, il faut voir, hein, dans, dans, cette, euh, dans cette saison 1. Voilà, le J'ai regardé le reste avec un, un peu plus de, de recul. Voilà. Ok. Ok j'ai essayé de de dissocier euh, chaque saison parce que je trouve qu'elles ont déjà elles se passent pas toutes au même moment dans le même temps euh, dans les mêmes lieux enfin la saison euh, la saison 4 c'est Alaska pendant 15 jours alors que la saison 3 on est en, dans les années fin années 70 début 80 puis années 90 puis euh, 2015 2013 donc trois temporalités trois trois récits mélangés c'est vrai que la saison 1 reste ma préférée il y a aucun doute là-dessus Mais j'ai bien aimé euh, cette saison 4. Et alors moi, le paranormal, je, je l'intègre autrement. Pour moi, il y a un lien très fort avec la culture inuit qui a essayé d'être mise en avant. Et ce côté... Euh, parce que les personnes qui... Enfin, euh, le paranormal est quand même très, très lié à chaque fois à la culture inuit, que ce soit avec le le fils de Danvers, qui est un enfant euh, au moins métisse euh, inuit, qui est joué d'ailleurs par un, un petit garçon inuit. j'étais regardé le casting. Euh le personnage de Navarro c'est une femme inuit et le, une des femmes assassinées c'est une femme inuit et on est vraiment non' pour moi c'est très culturel c'est aussi pour ça qu'ils se mettent plus là dedans que dans la saison 3 où effectivement le paranormal a, a pas vraiment à pas sa place et du coup il n'y est pas parce que dans la une en soi en Louisiane ils auraient pu avoir cet aspect magique aussi tu vois enfin s'ils avaient voulu parce que tu as quand même une grosse culture aussi euh, là dessus en vrai je, je... l'ai pas vu la saison 4 moi j'ai regardé que la 1 j'ai tenté la 2 et j'ai fait Ih! donc euh, j'ai pas continué la 2 c'est la mal aimée je pense bah, en fait je pense que j'ai regardé la 1 comme tu disais euh, mm. même euh, ils avaient des couleurs qui étaient très particulières mm. et en fait en passant la saison 2 les couleurs étaient beaucoup plus criardes et en fait juste visuellement ça m'a fait ouais un... j'ai eu un petit rejet quoi mm. fait... et j'ai pas réussi à poursuivre euh, là dessus pour regarder la saison 1 en dernier en fait pour pas euh... ouais. non mais je pense que c'est un c'est le problème quand on fait une saison 1 tellement bonne et surtout dans ce contexte-là qu'après euh, c'est pénalisé mais c'est si on les prend individuellement elles ont leur intérêt euh, euh, effectivement à comparer c'est la saison 1 reste la meilleure mais ouais, moi j'ai ai bien aimé le côté horrifique euh, dans la saison 4 j'ai trouvé ça intéressant à mélanger mais effectivement si on aime moins ça ça paraît hérétique par ouais, rapport au polar c'est normal après ce que tu dis et je le comprends aussi hein, oui, euh, on s'intéresse aussi à une culture chamanique elle est présente euh, euh, dans le village dans l'endroit où est implantée la série donc qu'elle intervienne dans le scénario ouais. ça, ça se conçoit très bien mais il n'empêche que j'ai moins accroché ouais, voilà oui et après c'est que mon avis non non c'est des sensibilités mais c'est vrai que c'est euh, je trouve enfin après oui on est sensible ou pas au, au fantastique et ça c'est un truc de chacun mais j'ai trouvé que pa... enfin j'ai trouvé il y a pas de mail <rire> que il l'avait bien intégré au long de la série parce qu'on voit plusieurs fois euh, des femmes euh, faire des chants un peu rituels quand il y a des accouchements ce genre de choses qui, qui montre comme tu disais que c'est vraiment in inclus dans cette culture et dans le village et c'est euh, c'est vraiment partie d'une culture et c'est pas ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe c'est ça que je voulais dire aux auditores c'est que c'est pas juste là pour faire de l'horreur ça a vraiment un, un ça a vraiment un lien avec ce qui est raconté après qu'on y soit sensible ou pas effectivement ça c'est une question euh, euh, très très personnelle c'est comme je disais au début euh, moi les fantômes ça marche très bien, les zombies euh, ça me laisse un peu froide et je connais des gens où c'est vraiment l'inverse, les fantômes ça leur fait pas grand chose mais les zombies c'est pas possible, donc après c'est une question personnelle mais on sera d'accord, la saison 1 reste quand même la meilleure et oui c'est à regarder de toute façon ah ouais. et je suis en train de regarder la 3, mais j'ai pas fini mais j'aime bien aussi, mais c'est encore une autre expérience, et je trouve que ça n'a pas de elles ont pas de lien entre elles donc euh, je les prends en individuel individuel euh J'essaye de les juger pour leur mérite intrinsèque. Et je crois que je me ferai la 2 en dernier pour voir si effectivement, elle est pas bonne ou si juste, elle a eu le malheur de passer après je pense Woody que Harrelson je et, pense que juste. Enfin, et Matthew McConaughey. Ouais, <rire> oui, et puis pas, aussi, quoi. ce sont des séries qui se construisent avec euh, des personnages complètement différents, mm -hmm. des contextes complètement différents. Euh, la saison 2, elle est plus sur... Euh, sur des arnaques, sur les milieux économiques, etc. Et c'est sûr qu'il y a peut-être moins de suspense que la saison 1 et d'autres qui, elles, se concentrent sur des crimes de sang, en fait. Mmh. Euh, voilà. Et puis, ce pas genre Las Vegas dans les années 80 euh... si, Je crois que c'est un peu ça. C'est pour ça je disais, cou... les couleurs assez en face de la face. <rire> c'était « waouh !» C'est trop. <rire> oui, par rapport au Bayou, euh, ouais, on n'est pas Mais dans la même. Très, dans mon souvenir, c'était très gris enfin c'était pas du noir et blanc mais les teintes enfin la, la teinte de l'image était euh, très sombre ah, j'ai des souvenirs et, plutôt jaunes euh, plutôt jaunes Ouais, mais, ouais dans mon image ouais, esprit vois, ouais. que, mais du coup quand ouais, enfin, ouais, je suis passé à l'autre c'était ouf Oui non puis après il euh, y a peut-être euh, aussi euh, la saison 1. je sais pas si elles sont écrites par les mêmes personnes ou si ce sont des des personnes différentes qui les écrivent ça peut peut-être jouer Mais après peut-être tout simplement aussi la première saison est mieux écrite et le casting est très bon ce qui fait que c'est très incarné aussi ça c'est parce que pour le coup enfin euh, moi Mathieu McConois c'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'ai commencé à connaître par ce rôle par ces rôles là en fait. J'ai jamais mmh. vu la première partie de la carrière de Matthew McConaughey en, en surfer. Non, et puis j'ai pas <rire> vu le côté surfer californien. <rire> Moi je crois que j'ai commencé à découvrir cet acteur avec True Detective et j'ai enchaîné du coup, je pense avec Interstellar et j'ai dû voir en fait plusieurs et la Tour sombre, enfin plusieurs films où ils jouent soit des antagonistes, soit des personnages qui ont quand même qui sont assez torturés mmh. ou qui sont euh... donc euh, je, je pense que ça a laissé une trace euh, où j'aime bien ce genre de personnages et je trouve que dans la saison 1 son accent texan, euh, si vous regardez en version originale, il euh, y a un côté hyper traînant, hyper qui, qui qui donne une caractéristique au personnage, une couleur, tout de suite, immédiatement, il y, y a quelque chose dans sa façon de parler, de prononcer, de scander, une espèce de lenteur euh, qui étire les mots comme ça, qui, qui est presque hypnotisante par moment quand il raconte, euh, quand on a des longs passages où il raconte des choses, ça berce presque, et c'est C'est presque hypnotisant. Ce qui, avec l'histoire du Bayou, etc., ça colle mais très très bien. Donc euh, oui, je, je comprends, Stéphane. <rire> je peux continuer sur quelque chose où il y a un petit peu de f... fin de f... fantastique dedans. Euh, ça se passe aux Etats-Unis aussi. Euh, C'est euh, « L'agneau égorgera le lion » et... Euh... Maïwenn adore le titre, on le voit tout de suite Non mais le, le titre peut paraître très euh, très sombre en fait euh, je trouve dans l'histoire franchement ça va. Et il euh, y a un tome qui suit qui s'appelle euh, qui s'appelle pardon les morts posséderont la terre. Donc c'est de l'autrice Margaret Killjoy et euh, alors les deux se suivent mais peuvent se lire euh, indépendamment en soi enfin c'est deux petites euh, novellas. Ça fait partie de la maison d'édition euh, Argile et de la collection récif. Et la particularité de cette collection, c'est que c'est que des novellas. Donc c'est des textes assez courts euh Moi je trouve pour du moins ceux que j'ai lu pour l'instant accessibles pour les gens qui parme veulent découvrir un peu de, de fantastique de enfin je sais pas je s'il y a de la SF trop pour l'instant mais voilà je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour pour les gens qui aimeraient pas forcément ça ou qui voudraient découvrir et dans celui-ci on va suivre le personnage qui s'appelle Daniel Kane euh, qui euh, vit sur la route en fait et qui là va euh, arriver dans une ville qui s'appelle Freedom et qui est euh, en gros squattée entre guillemets par euh, tout un groupe d'anarchistes et elle arrive dans cette ville parce que c'est le dernier endroit connu où est passé son meilleur ami en fait qui s'est euh, suicidé récemment. Donc il va y avoir tout un aspect enquête pour savoir bah, pourquoi lui euh, en est venu à mettre fin à ses jours et en parallèle de ça dans cette petite ville euh, on voit des animaux euh, bah, qui sont morts mais qui en fait sont vivants. Donc euh, par exemple, ils vont être euh, ben pas écorchés, mais voilà, à moitié mangés, mais en fait, ils reprennent vie. Et euh, c'est dû au fait que cette communauté-là, pour se protéger, a invoqué euh, un esprit, euh, comment dire, un esprit protecteur, ce qui est représenté par un cerf rouge à trois bois, qui au début est plutôt sympa, les protège, etc., mais qui va, à un moment, se retourner contre les invocateurs. Donc ça va être tout ce, tout ce mélange-là de euh, savoir... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec son ami Pourquoi il a voulu quitter la communauté et s'est suicidé par la suite Et essayer de déjouer un petit peu cet, cet esprit-là qui, au début, était hyper sympa et qui, euh, finalement, a un petit peu vrillé. Euh, Donc, c'est il y a plein, plein d'éléments, mais c'est assez court. C'est un texte qui doit faire une centaine de pages. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment très sympa Ce mélange-là, un petit peu thriller-enquête, est fantastique. donc euh, Et la suite, bah, on suit, on je ne vais pas vous dire la fin du 1, forcément, mais on suit voilà ce, ce petit groupe, cette ce petites communauté qui arrive dans, dans une autre ville, parce qu'ils ont dû fuir. Et euh, ils vont tr trouver une bibliothèque magique, euh, pareil, des gens qui sont censés être morts, mais qui sont vivants. Donc c'est essayer voilà, de, de découvrir un peu. Il y a toujours un petit fond enquête, trouver pourquoi il y a ce truc-là euh, étrange, Parce qu'au final, on est dans un monde assez réaliste, mais il y a des choses étranges qui viennent popper et savoir pourquoi c'est là. Donc, euh, si ça vous tente, allez-y, parce que c'est très bien. Bon, ben, ça y est, je rajoute ça à ma liste. Merci. Oui. Euh, J'ai une histoire un peu similaire. Euh, c'est en BD. Euh, non, as dû le lire. Euh, « Les champs du chaos » de Elk. Euh, donc, c'est une BD où donc, on est dans un monde fantastique. On suit une communauté qui s'est renfermée sur elle-même, euh, qui doit surveiller un mur dont rien ne doit arriver et, euh, et en fait un être humain va passer ce mur et ils vont récupérer cet être humain euh, bah, qui arrive de l'autre côté. Donc visiblement tout le monde a l'air euh, atteint par une maladie euh, et ce personnage-là ne l'aurait pas. Et donc on est dans un milieu un peu étrange où on essaye un peu de comprendre ce qui se passe exactement. Le personnage principal c'est le chef de cette communauté, il est totalement contre l'arrivée de, de ce nouveau, il comprend pas ce qu'il fait là, et, euh, et il s'en méfie, et on sent que il est à la limite de vriller euh, en permanence, on sent que c'est très tendu, et il y a justement des espèces de créatures euh, qui sont censées être mortes, qui visiblement sont vivantes, ou en tout cas ça ressemble à ça, c'est des animaux qui rôdent en permanence, faut pas sortir la nuit, euh, voilà, on est dans un peu ce, ce type d'ambiance, c'est très bien fait. Euh, c'est Elk qui a fait les dessins. C'est un de mes dessinateurs préférés. donc euh, Évidemment, j'ai adoré euh, les illustrations. Il y, euh, y a une maîtrise de la couleur euh, qui est absolument superbe chez Elk. Euh, Elk, euh, en illustrateur, c'est lui aussi qui a illustré le jeu euh, Kanagawa, euh, qui est un jeu euh, d'estampes. enfin euh, C'est un jeu de cartes, on doit reproduire des estampes. C'est lui aussi qui a fait... Euh, en jeu, toujours de jeu de société, de, euh, ça s'appelle Dream Remorse. Et, euh, et c'est aussi, par exemple, l'auteur euh, dernièrement d'un de, recueil d'aquarelles qui s'appelle Nebula, euh, bon qui est auto-publié, donc vous le trouverez pas en maison d'édition. Mais euh, mais voilà, euh, donc une maîtrise au niveau de tout ce qui est digital painting et euh, de l'aquarelle qui est absolument superbe. Et sur le donc champ d'idées, la différence de certes, des créatures qu'on peut voir ailleurs, c'est des créatures que j'ai trouvé plutôt belles qu'elle sont oui. un peu squelettiques dans mon souvenir est euh, très fleuri oui donc au, en premier lieu, on peut dire ah waouh c'est des créatures sympathiques Bon, pas forcément mais euh, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude sur sur des créatures euh... oui on n'est pas sur du gore ouais. mais on est quand même sur de l'inquiétant ouais. avec une espèce de nature qui a l'air de reprendre ses droits en fait partout mm. euh, c'est assez intéressant et oui c'est toujours très quelque chose de très esthétique tout en étant inquiétant. Donc, euh, moi c'est un auteur que je suivais depuis longtemps j'ai acheté bah, cette histoire euh, les Chants du chaos avant qu'il soit édité par une maison d'édition donc j'ai les premières versions en noir et blanc et euh, donc ça a beaucoup changé hein, entre la première mm -hmm. version et la version euh, maintenant euh, euh, bah, euh, qui a été faite aidé par la maison d'édition mais euh, mais on est toujours je trouve dans ces histoires sur des choses euh, euh, très belles et en même temps sur... Euh, Il euh, y a toujours quelque chose d'un peu étrange, d'angoissant ou des personnages qui peuvent être très malsains. Voilà, j'aime beaucoup. C'est français <rire> ou c'est traduit euh, C'est français. Et pour l'instant, c'est un tome. Enfin, en tout cas, c'est en français, ouais. oui. Oui, c'est un tome. vous tombe, sentez toi. la frustration. Oui, <rire> oui. t'as pas quand ça se finit comme ça. Il faut la suite, tu... Alors, je sais pas combien il y aura de tomes avec la maison d'édition, mais euh, les originaux que j'ai, enfin, la première version, il y avait trois tomes. Voilà, tu prends ton mal en patience, Samuel, oui. merci. <rire> Ravale ton seum. <rire> J'aime les one shot et eh ben Merci à tous les trois euh, d'avoir partagé ce podcast avec moi. Félicitations Stéphane pour ton baptême du feu. <rire> Je suis reçu, donc. Oui, absolument. <rire> T'es bienvenue pour un prochain euh, podcast. Si jamais euh, entendre encore parler de fantaisie et de <rire> fantaisie chinoise, ne te fais pas peur. <rire> Je vais réfléchir. <rire> vous trouverez comme d'habitude tous les titres qu'on a évoqués dont on vous a parlé dans la description du podcast et moi je vous dis à bientôt salut salut salut salut